book two. 2 60 60ที่ธนาคาร à la banque à la banque ดิฉันต้องการเปิดบัญชี je voudrais ouvrir un compte Je voudrais ouvrir น n compte นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันีสินทางขอฉันนี่คือหนัสือเดินทาง c องดิฉันนี่คือหน t งสืนี่ทของดิฉันนี่คือหนัดิของดิฉันนี่คืองสดิฉันนีองดิางฉันองากเงดินอเข้าบัญชีของดิฉัน Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Di chan, tòng cáan thòn ngnn jắk băn chi còng Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Di chan, tòng cáan má rắp bai jăng yót b ă Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. ฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง Je voudrais toucher un chèque voyage. Je voudrais toucher un chèque voyage. ค่าทำเนียมเท่าไหร่คะ À combien s'élève la commission? À combien s'élève la commission d i c งเ e dois ่อที่ไหนคะ je dois signer. où e dois signer. d เงินโอนม s จาก n ระเ i ศเยอรมัน j a t t e r d un v i r e d l l e m a g n e n d un v i r e d l l e m a g n e r D'ici, je dois s i g n e น Voici mon numéro de compte. Voici mon numéro de compte. Nkauri Nk. Est-ce que l'argent est disponible? Est-ce que l'argent est disponible? Dì chan tòng cà nèn. Je voudrais changer cette somme. Je voudrais changer cette somme. ดิฉันต้องการเงินดัลล่าสหลัด J'ai besoin de dollars américains J'ai besoin de dollars américains กรุณาขอแบงย่อยค่ะ Donnez-moi des petites coupures s'il vous plaît Donnez-moi des petites coupures s'il vous plaît ที่นี่มีทู ATM ไหมคะ Y a-t-il un distributeur automatique de billets? Y a-t-il un distributeur automatique de billets? c o m m e t puis-je retirer de a r g e n Quel montant est-il possible de retirer? Quel montant est-il possible de retirer? q u e l l a t crédit puis-je utiliser? Quelles sont les cartes de crédit? Qu'on peut utiliser. Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? k a r u n ที่ w w w b o o k t o d e ส o u r les livres et téléchargez la version la plus r é c